De pire que de terminer la soirée de ce mardi soir, que d'être en compagnie de vos deux réanimateurs préférés, et j'ai nommé le perfide Sinistros, e ce gobelin issu tout droit des pires histoires d'horreur de série B, que dis-je, Z, moins, et moi, l'infâme Dr. Payne Pandragon. Eh bien, je vais vous le dire, ce qui est pire que ça. Ce qui est pire, et que ce soit nous. qui e t ayons à terminer la soirée avec vous. <rire> Bande de primates protozoaires insignifiants qui n'ont que l'audition de développer afin d'écouter le meilleur et le plus violent métal des ondes. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Surtout lorsque vous découvrirez que les qualificatifs qui viennent d'être énumérés à votre sujet sont en fait des compliments. Imaginez De quoi ont l'air nos insultes? <rire> Priez pour ne pas y survivre en foiré, cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, cause p e n d r a g o n fucking s a i d so. Go!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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation, en ce 8 mars de l'an de d i s g r â c e 2011. Je suis le Dr. Payne Pandragon, et je suis accompagné, comme toujours, par ce perfide gobelin qui est Sinistros. e Ben, un gobelin, c'est mieux qu'un troll, finalement. Les deux sont malodorants. Oui. Et les deux sont tout à fait malfaisants et inutiles.、Mais、le gobelin est beaucoup plus malfaisant que le troll. L'avantage que le gobelin a sur le troll, c'est que le gobelin étant plus petit, on peut plus facilement y foutre des baffes. Oui, mais il peut se sauver plus vite. Mais il ne se r e g é n è r e pas non plus. Non. non il、euh... peut se sauver plus vite, mais.、Euh, ah, tu n'auras pas le dernier mot, OK, là? <rire> non, je vais avoir le dernier coup. Ah, OK. <rire> ah. Ça, je le prends, par exemple. Bonsoir, Bonsoir,、histoire. bonsoir. Je te demanderai pas comment ça va, parce Donc, que tu vas me ça dire. Ça va, c'est ça. Hey, merveilleux, enfin, v o u s i l z une bonne nouvelle. Comment vas-tu? Ça va pas, je te l'ai dit. Mais j'en ai rien à foutre. Rien à o i non plus. Hey, on s'en prendra a l une autre fois la ben, prochaine. Mais c'est pas de ça <rire> a、ah, i Je suis content, j'aime ça. <rire> on a une, une émission chargée encore ce soir. Chargée de stupidité et de musique,、euh, ma foi, plutôt. stupide. ennuyante. Oui, musique plate, oui. Comme à, à l'occasion.、Euh... à qui? à l'occasion, de l'occasion. Ah, là, oui, ok. Bon, encore, <rire> deux fils se sont touchés ici.、Euh, <rire> <c 'un> compte pas souvent pour te r é p a r é On vient d'entendre, j u s t e a v a n t la pause publicitaire, la formation n e c r o p h o b i q u et e la pièce I Strike With Wrath, que l'on retrouve sur、euh, l'album Rit, r m t o r s voilà. Yiii... r e r t o r s u m parce qu'il y a un H avant. Euh, qui est paru en 2006 sur Regan Records. Juste, juste auparavant, nous avions Abyss Small Down, formation des États-Unis, la pièce Pixelate Ignorance, qu'on retrouve sur le dernier album, l e v e l i n g the Plan of Existence, et qui est paru en 2011 sur l'étiquette Relapse. Sinister, formation des Pays-Bas, très bonne formation. C'est pas parent avec moi,、là. non? c'est parent de la fesse gauche. Oui. oui. Cousin g e r m a i n je disais. Ben non, il s'appelle Sinister. OK. C'est pas germain. C'est pas germain. <rire> ça, ça vient pas d'Allemagne, ça, donc c'est pas Germanie. Non, ça vient des pays un petit peu plus bas. Un peu plus bas, ok.、Ouais. Donc, la pièce étant Into the Blind World que l'on retrouve sur le dernier album, également Legacy of Ashes qui part en 2010 sur Massacre Record. Décidément, je le redis encore, l'étiquette Massacre Record nous fournit du très bon stock. Nous a v i e n s m a l e v a l e n t Creation, formation américaine, et la pièce, pfff, je me suis mordu la langue, Oh, le chat, a-t-il mangé la langue? Non, c'est lui-même qui se la mange seul. Ça, c'est horrible. Désolé. Slaughterhouse, que l'on retrouve sur Invidus Dominion, qui est le dernier album également. e y ça fait mal. Comment tu te dis, tu te dis, là, c'est un h o u s e Si, là, t'es un h o u s e Slaughterhouse. Donc, u h Invideos Dominion, q est le dernier album de Malavalent Creation, qui est paru en 2010 sur l'étiquette Nuclear Blast, et nous avions ouvert avec une autre formation des pays un petit peu plus bas. Pestilence, et la pièce h a t e Suicide, que l'on retrouve sur Résurrection Macabre. Il y a un nouvel album qui s'en vient.、Euh. Ouais, au mois d'avril, je c r o i s ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Euh, Pestalene, c'était, e u par exemple, 2009, mais en fait, c'était leur album de s é l e c t i o n effectivement, <coughs> sur Mascot Record. Je sais pas, Joe Kinney, si, euh, le prochain album est sur le la même label. Honnêtement, j'espère Je que non. Il y, y a un petit non-cours, l、mm -hmm. e、euh, nouvel album, mais j'ai, e u j'ai pas pas une n o u v e e l l à s a v o i r si c'est ce qu'elle d é b o、okay. e Mais j'espère que ce sera pas sur Mascot Record pour la raison que la production est correcte, mais juste correcte, là. a i s y'a rien de cochon de ça à faire, là. Ça sonne un petit peu sec, là, euh, euh, Résurrection Macam. Mais bon,、euh, bref, c'est mieux d e pas l'avoir du tout, e、euh, t oui,、euh, Johan, j'aurais trouvé pour toi, là, ton,、euh, ton d e s i n c a r n a t e que tu vas entendre un peu plus tard dans l'émission avec、euh, Dad's p a u n d j v a i trouver ça facile de mettre la main là-dessus, mais、euh, ça m'a fait q u a n d m ê m e quelque chose qui est pas mal bon. C'est un bon vieux d e a t h old-school, les années 90.、Là. Ça devrait vraiment te passionner, toi, Snapchat. Oh, sûr, oui. T'es un amateur i n v e t é l é Ça a l'air tellement passionnant. Oui.、Euh, toi, tu nous proposes deux albums ce soir. Oui, puis deux albums allemands. b e n ça doit être plate, si on v a rien s a v o i r b e n oui, d'Allemagne. Laissez-moi vous parler、oui. de choses intéressantes, ben, comment, a u t r e Non, vas-y. Non, non, c'est correct. Vas-y, parle des choses intéressantes. Non, non, c'est une b a g u e j a i rien dire. à dire. Ben, Pour l'instant. Toi, toi qui n'as rien ben, à dire. Pour l'instant. Mais Ii... je te cède la parole. Tu peux bien être mort de la langue.、Ça. Oui, puis je l'en sens encore. r e <rire>、hey, g a g d o n s ça, il y a du sang partout. Oui. <rire> <Hey. rire>、hey, C'est le fun, même plus loin de faire d e s sales besoins, il se l'a fait à lui-même.、Hey, effectivement,、hein. on n'est jamais mieux servi par soi-même. Bon, dans le fond. Hein, c est, c est...、Hey. Bon, j'ai choisi、euh, le nouvel album de la formation allemande Destruction. Pourri. Non, non, non, il est correct. Non, il est correct. Non, lui, il est juste.、Euh, quoi déjà? Yes. Yes, c'est ça. Il n'y a pas de wow puis de tabarnak. Exactement, c'est vrai. Ce sont les nouveaux critères. Oui, réanimation. Oui, le yes, le yes,、no、yes wow puis tabarnak. tabarnak. Et tu peux aller avec l'hostie de.、Tabarnak. Non, mais ça, c'est. rare. C'est rarissime. e C'est r a、ouais, r e、ouais, effectivement. Et s i ce n'est pas yes, ben, ça ne jouera pas. Et voilà. Bon, ben, le nouvel album,、euh, qui s'intitule,、euh, Day of Reckoning, qui est Yes. C'est bon.、Ouais, ouais, ouais, c'est bon. C'est pas, u、euh, c'est pas un très, très grand album.、Euh, Mais je le trouve mieux que ce que j'ai écouté des derniers albums de Destruction. Ben, moi aussi.、Euh, depuis, ben, t'as eu, e、euh, u ben, moi, j'ai, j'ai renoué avec、euh, Destruction, avec、euh, Inventor of Evil. Que oui, mais. C'était très ordinaire. Ça ne m'a pas donné le goût、euh, réellement d'aller voir ce que c'était fait avant.、Euh, parce que moi,、euh, Destruction, j'ai arrêté avec、euh, le e p Mad Butcher. OK. Après ça, je vais、euh, comme laisser faire. Ben, comme plusieurs.、Hein? Ben, comme possible, plus... possible. Oui, oh, oui, oui.、Oh. Fait que j'ai redécouvert、euh, Destruction avec Inventor of Evil. Fait que entre Mad Butcher et Inventor of Evil, je n'ai pas plus ou moins écouté.、Euh, Écoute, Par curiosité, je suis allé chercher, il、euh, y a le Neo Destruction qui appelle que c'est pourri à l'os, C'est vraiment i m p o u v a n t, as, t as EP, a b l e Oui, absolument. T'as, a s deux hippies pis un album là-dedans. C'est vraiment la, typiquement, carrément de la merde, C'est vraiment pas bon. il、euh, y a l'album de v o l u t i o n de 2008 qui est correct, mais,、euh, le dernier, il、ouais. y a une coche au-dessus. Mais, tu sais, Sinistros, Destruction, i l faut, faut, faut, expliquer quelque chose, préciser pour le moins quelque chose. C'est une formation qui aurait eu ces belles années vraiment à la mi-80. Avec cette affluence de trash pis de métal-là qui venait de l'Europe, principalement. À la sauce un peu plus sauvage, là, mettons. Là. À la sauce un peu plus sauvage. Qualité qui était très mitigée.、Ouais. Ouais. C'est sûr qui faisait du charme. C'est ce qui faisait un petit peu du charme, parce qu'à l'époque, les productions tournaient pas mal tout autour de cette qualité-là. Quand tu mettais le vinyle,、mm -hmm. tu avais un a d même un genre de petite chaleur g r i s c h o u t e dessus. Il était flambant neuf p u il grichait、ouais, dessus. C'est sûr. Ça avait un certain impact. Destruction a été très. C'est un groupe qui était très, je dirais, tumultueux, dans le sens qu'il arrêtait. Ben Gantz, il est parti. Est parti, ouais, est parti、euh, bon, re, il est revenu.、Euh, le groupe était très.、Euh, C'est comme un mur de maçonnerie, là, il n'y avait plus de l i e n s plus de béton entre les, les pierres. C'est le dernier album, ça se、mmh. sent aussi. Oui. T'as l'impression que c'est, t r o i s gars qui jouent chacun pour eux autres. Ben, tu sais, oui, trois gars qui jouent chacun pour eux autres. Chose étrange, je prends l'exemple de Motorhead qui, ces gars-là se côtoient à peu près pas, l Ils vivent、euh, dans trois pays différents,、ouais. tu sais. Mais on sent que la chimie est établie pis u qu qu'ils n'ont pas besoin de se côtoyer régulièrement pour que la chimie soit là. Que le lien soit là. Destruction, c'est pas le cas. C'est de la pas le cas.、Oh, c'est de la pas le cas. Ouais, ouais c'est ça. De... <rire> Mais,、euh, l'album lève pas. Y a non, c'est pas. C'est yes, mais c'est pas wow. C'est ça, exactement.、Euh, Destruction, qui est présentement formé de Marcel Schmier-Schermer à la basse et aux vocaux,、euh, Mike Seffringer à la guitare, c'est les deux membres originaux. Qui devrait raser sa maudite moustache en、ah, passant. Si, il y a encore ça, lui, a h c'est l'enfant. Il y a l a d e On le dira p a、ah, o s c'est ça. Et c'est、euh, aussi qui inclut un nouveau batteur qui s'appelle、euh, Vaver. Son, son vrai nom, c'est Vazdizniek. Son, son, son prénom est Vaver et son nom de famille est là-bas. Ouais, c'est ça, <rire> Vaver, c'est ça. Il y a une espèce de nom comme dans Carmina, en fin de compte. Là, <rire> ouais. ouais. Vazdizniek d r a v o s w i t c h Bon, euh, il a joué dans h u n s o n i n d u k i toutes les bandes, toutes les bandes très connues. Oui, qu'on connaît beaucoup. Oui. Euh, bon, Destruction, ils ont une, passablement, une très grosse discographie, c'est pas tout bon. o u i c'est ça.、Euh, dans ce qui est très bon, t'as Sentence of Death, le premier e p qui est vraiment excellent. i n f e r n o l o v a r k i l l qui est un classique, aussi que Eternal Devastation, Ils sont、ouais. sortis,、euh, tour à tour, 84, 85 et 86. Euh, ils ont sorti le hippie Mad Butcher en 87. Puis là, tu voyais que ça commençait à tourner en rond. Parce que Mad Butcher se retrouve quasiment sur tous les autres albums. C'est vrai. m o n n é garde, reviens-en de ton Mad Butcher.、Là. Ouais.、Euh, T'as eu Release from Agony qui était assez ordinaire.、Euh, était, moi, j'ai trouvé ça assez plaque. C'était comme très ordinaire. Puis, o u p comme par hasard, en 90, Crack Brain sort sans schmier. Puis c'était pas très bon, hein.、Pis、ça, c'était vraiment pas bon. Ouais. Ensuite, tu as eu le Neo Destruction qu'on appelle. Ils ont sorti tour à tour deux e p e n 9 4 9 5 soit Destruction, d e m n o t Me, ainsi qu'un full-length en 9 8 qui s'appelle The l e a s Successful Human Cannonball. J'ai pas entendu ça. C'est vraiment pourri, là. <rire> ça va bien. Même que c'est tellement pourri que sur le site officiel de Destruction, ils font pas partie de la discographie. Ah, ils ont complètement. Ils ont carrément enlevé ça. Ah,、yeah, ben écoutez, c'est、bon, assez significatif. Il y, y a eu le retour de Schmeer en 2000 avec All Hell Breaks Lose. Ouais, effectivement. Qui était quand, un retour quand même potable. Je j e me rappelle pas. Ben, Moi, c'est parce que j'ai e les écouté comme par après, là,、okay. dans le fond. Il、euh, y a The Antichrist en 2001, qui semble-t-il, a é t é un album un peu plus marquant pour Destruction, que moi, je n'ai pas écouté, j e connais même pas. Euh, Metal Discharge en 2003, que je connais pas non plus. Bon, moi j'ai connu avec Inventor of Evil, qui est. p a s p y Paupy. Devolution en 2008, qui est poppy. Puis là, il y a le nouveau Day of Reckoning, qui est. Yes. Ouais, c'est ça. C est, c est... Tu nous en présentes cinq pièces, les cinq, cinq premières. C'est juste drôle, parce que. Il aurait pu se forcer ses titres de t o u n e Euh, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on s'entend dessus, regarde, les cinq premiers. On est là, oui, on va faire comme le titre de la pièce, l'avocat du diable. Là,、mm -hmm. Mais、euh, des titres comme The Price, regarde. Eight is my fuel. Eight is my fuel. Armageddonizer. Hi, ça fait quasiment peur, ça. Là,、ouais. ça c est... C est, écoute, honnêtement, là, je pense que c'est un peu cucu. C'est très cucu.、Ouais. Devil's Advocate. Hey, ça ne te tentait pas de trouver un nom encore plus. plus s o y e u x que ça, finalement. Là, là, je j e sais pas, m o n c o t o n e l ou.、Euh, Doux Petit Minou. Ben, je ne sais pas. là. T'sais, t'sais, tu t'appelles Destruction et、ouais, tu as des titres. Tu t'appelles Destruction t u dis Moi, j'aime les fleurs. Tu s Armageddon i s a Iser. Tu as l'impression de voir、euh, Ar Arnold sortir de là et. sais, ne sais pas. Là. Hey, réponse, yeah, mais, sais tu as l'impression d'avoir. h e y s a i s t u que plus ça va, plus on est en train de le descendre, cet album-là? Non, mais, musicalement parlant, c'est correct, là.、Ouais. Euh, tu l'écoutes dans ton char, pis tu, il passe assez vite, là. Tu e vois dans ton char, pis t'as hâte d'arriver à ta destination pour former le moteur. Pis、ah, c'est forme... ça la passe. Peut-être. À... Peut-être. Pour ça, Nicolette Trois-Rivières, à un m o t d n t'as pas le temps, tous les c o u t e a u c o m p l e t tu penses à d'autres choses. Peut-être que toi, tu fais Nicolette Trois-Rivières en cinq minutes. Non, je l'ai déjà faite en 13, puis je l'ai jamais refaite après、okay. en 13. Ben, e s s a y e l e avec du Destruction. Après moi, tu vas arriver plus tard. Non,、vite. ça, je, je l'ai faite en a l l a n a m e n e les gars à l'école.、Okay. Ça passe quand même très bien. Tu es arrivé à l'école, les gars, tu n'as plus d'achat. Ben, vous a v e z oublié <rire> à la maison. <ça. rire> Non, c'est un album qui passe quand même bien.、Euh, quand tu passes la balayeuse, peut-être. Ou... <rire> quand tu passes la balayeuse, <rire> que le blender marche, la sécheuse, <rire> les ventilateurs. Puis... <rire> non, non, ben, sérieusement, on m'a donné un 6,5 sur 10. Écoute, rien de mieux que les auditeurs s'en fassent une oui, idée. Oui, c'est ça. c'est ça. f a i t e s v o u s une idée parce qu'on ne le posera pas. <rire> <rire> puis, c'était-tu pas pire?、Ah, vous aimez ça? Ben, nous autres, non. Bon, f i n a l e m e n t c'est un album qui est respectable.、Euh, c'est meilleur que ce qu'ils ont fait pas mal auparavant. Mais ça manque, ça manque de talk. Ben ça on manque écoute ça. Oui. On é c o u t The Price. Si. Bon. c e s i Ouais, ouais, l'émission mets-toi bien, reviens chaque mercredi de 15h à 17h. Toujours avec a n d e et s e le c t a La formule, c'est toujours la même. Tu mets bien avec du gros h i p h o p Ponne une patate.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 22h06min, u t et s e déjà la première heure de cette magnifique émission de variété qui est réanimation est terminée. Mais il nous reste encore pratiquement une heure, Sinistros. e Donc, de ce pas, de ce micro, si tu veux bien nous présenter quelles étaient les atrocités de cette première partie de ton choix musical. C'est pas si atroce que ça. Non, non, c'est correct, On a mis, on a beurré, pète à l'heure, là. Ah oui, mais... mais ça fait partie du s h o w aussi, un p e u r r e b e oui,、ouais, mais oui. Il fallait que ça se fasse. Ben oui. Il fallait qu'on lui dise qu'on a été mécontents pendant très longtemps. <rire> pendant les, les 20 dernières années. <rire> Bref. Il fallait leur expliquer qu'après éternelle dévastation, c était, c était, la dévastation était terminée. Oui, c'est ça. Ça avait laissé un trou béant. Pas si béant que ça, quand même.、Là. On aurait pu s'en passer pareil. Oui. Non, non, qu'est-ce que. Je suis m C'est la gratuité,、euh... ça. Day of Reckoning t h e Destruction. C'est un album. Poppy. Qui lève plus ou moins, mais qui peut faire la job en deux bandes d'un show, finalement. Ouais, on s'entend qu'on ne pourra pas faire d'headliner avec eux autres.、Là. Ben.、Tiens. Difficilement, là. En fait, pas ici, en Amérique du Nord. Je ne le crois pas. Ben, ils ne viennent pas bientôt. oui, ils viennent bientôt, effectivement. Il faudrait aller voir t o le n e vous parlera de je, je, je, je pense que son headliner. Eh bien, ici. Ben, du coup.、Cool. Ben, on va, aller jouer, on va aller vérifier là. là. Bon, on va continuer à discuter de mes, mes choses avec mes petits amis.、Euh, on a entendu tour à tour. Euh, euh, quels petits amis? l e s petits amis qui, qui. Ben, il y en a peut-être des amis imaginaires qui écoutent, là. Ouais, dans ta tête, ouais. Oui. <rire> ah, c'est pas ça le but de l'émission. a <rire> Hey, d r e k tu as fait son headliner. Ouais. Headliner. Ouais, ben. Avec qui? Ben, je sais pas, moins, tes canapas. Ethan,、euh, Warbeast et t a l a m u s Et.、Hey. C'est trois bandes locaux. Ouais, c'est le 9 mai au f o f u n s e l e c t r i q u e Ah, d'accord.、Ouais, on... D'accord. On a entendu Day of Reckoning,、The、Devil's Advocate, un avocat du diable, ça fait une bonne pizza, ça, finalement. <rire> <rire> Armageddonizer, c'est un film de série B américain. Ouais, celui-là, c'est pas avec Bruce Willis, c'est avec、euh, Bruce w i l l e t t Ouais, c'est ça, Bruce w i l l e t t Bruce. Ouais.、Euh, i t is My Fuel, qui est le single et la première t o u n e une mauvaise t o u n e de Twisted Sister, The Price. <rire> non, c'est. It's right. Oh, The Price.、Hey, eh oui! Non, mais c'est pas une chanson. Écoute, il y a des pièces qui sont b a n n e s Oh, c'est bon, c'est bon, euh, là. Euh, et, on peut taper du pied quand même un peu, mais c'est pas.、Euh, C'est pas, ça, ça fera pas partie de la, de la grosse patente de l'année, Non, non, non. Écoute. Mais bon, c'est correct de, de, de, pouvoir en avoir fait un survol. Écoute, c'est sûr qu'il y a des amateurs de Destruction, là, parce oui, que oui, sinon, oui, il n'y aurait pas d'album qui sortirait, là. Donc, probablement que ceux-là sont contents de l'avoir, ben, sont plus contents que nous autres de la, de, le, de pouvoir le procéder, de l'écouter. Mais il reste que c'est un album qui peut faire la job, comme tu l'as dit, Entre deux autres choses. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est correct. On s'en fout p a r i l Ben de toi, je parle, là. Ben, je sais pas. Ben oui.、Euh, ben oui. Comment? Je peux pas te traiter autrement sinistre. Si je le faisais, tu t a r r i v e s comme un certain malaise. Oui, il y aurait、ça. un vide. e f f e c t i v e m e n t qu'est-ce qui se passe? Comment ça, t'es gentil avec moi? Ça, c'est comme un chat, ça. Quand t'arrêtes l e t e m p s d occuper,、hein? pourquoi?、Oui? <rire> Ton chat dit ça, toi. C'est、oui, vrai、oui, qu'il y a des affaires qui se posent en tête. Il parle de ç Pourquoi tu fais ça? Puis tu y réponds. Ben, o u e J'ose pas être ton chat, toi. Ben, il y a longtemps que j'ai compris qu'il m'écoutait pas. C'est pas grave, ça. Non? i falloir... l en fait, j'ose être tout. Il y a longtemps que j'ai compris que tu m'écoutais pas plus, Max. Ça va, va finir par rentrer de m'amener. Peut-être. <rire> il y a Razor qui, en fait, en parlant de vieux de la vieille, là, il y a Razor qui s'en vient aux Faux-Foins e électriques、euh, vendredi le 29 avril, pro... avril le prochain. Que dis-je? En compagnie de Riotor et de FTME, f o g k the Middle East, q u est, évidemment, c'est q u e s les... Tout le monde connaît FTMA avec le Tribute to SOD, avec le Jou e Jeff, entre autres. Euh, donc,、euh, c'est au coût de 20 et 25 taxes incluses. Les、euh, billets sont disponibles Profusion, Montréal, au Fofone, évidemment, Vision Rock à Québec, Metal Punk, IC à Trois-Rivières et par PayPal. Donc, ça risque d'être un bon show, ça. Oui. Ça risque d'être b o h e n un... Razor pis r i o t o r ça, c'est sûr d e certains pis u il faut que des m e d a l i s t s ben là, si vous aimez pas l e S.O.D., s u i ben, laissez faire. Ben, ben, écoute, ils font un medley maintenant de Salt l a k Cross. Salt l a k Cross o ou u s s i Ouais, subject, ouais, ouais, effectivement. Donc, ça, c'est,、euh, c'est à venir au Fonds é l e c t r i q u e le 29 avril. Razor. Euh, je vais vous parler, c e côté cinéma, des trucs、euh, qui sont,、euh, assez intéressants, je dois dire. En fin de semaine、euh, dernière, J'ai, veux-tu bien te former, toi, ma petite musique de fond? Bon. a l je pensais que tu parlais à, à côté,、hein? Ça n'aurait rien donné. Non,、euh, non, non. <coughs> J'ai, e、euh, j'ai découvert, je ne savais pas. Écoute, je ne savais pas que ce, film-là était,、euh, était sorti. Je l'ai découvert,、euh, ben, en fait, je me suis procuré juste avant d'arriver à l'émission la semaine dernière. On parle du film Devil. Qui n'est pas un film de M. Night Shyamalan, mais c'est lui qui en est le coauteur et le producteur. Dans le fond, là, c'est dans le cadre des,、euh, des chroniques, des Night Chronicles. Il va y avoir trois Night Chronicles, M. Night Shyamalan, un jeu de mots,、euh, dont Devil est le premier,、euh, qui était en fait,、euh, c'est un film qui a été écrit par John Eric Doddle. Donc, M. Night Shyamalan est bien sûr derrière tout ça. On reconnaît quand même le style, le coaching. C'est qu'il a pris des histoires qui, qui, lui ont été envoyées. Il y a certaines qui ont aimé e s puis décidé de les faire en film. Bon. Devil, c'est un film qui est court. Ça dure une heure quinze minutes. C'est assez court comme film, mais je dirais qu'on n'a pas besoin d'en avoir plus parce qu'on est tiré à outre mesure le sujet. C'est cinq personnes qui se retrouvent prises dans un, dans, dans l'ascenseur d'un gratte-ciel. Il n'y a plus rien à faire. Il commence à se passer des choses qui sont, disons, pour、en、le monde. l français, c'est pas d e s m o n ça? Je sais pas quel est le titre. Moi, j'ai acheté le film avec la copie anglophone et francophone、okay, du site.、Ouais, il porte n t le titre fait... d e Devil, quand même. Ouais, je pense que c'est ça. Ben, c'est que dans le groupe des cinq, le diable est là. OK. Fait que c'est tout, là,、euh, les pièges qu'il lui tend, et a i s i suite, qu'il tend aux gens. Puis, en fait, les gens, tout ce qu'ils ont en commun, c'est quelque chose de flagrant à se reprocher. Donc,、euh, le diable va chercher les armes qui sont dans détresse pour pouvoir les capturer. C'est un bon film. Là, je le reconnais. Oui, ben, voilà, tu sais. Pis u en même temps, ben, il en profite pour lui demander de participer à sa campagne de vente de chocolat. Ben, ben. oui. Bon. C'est bien lui, ça. Oui, c'est bien lui. Non, c'est un film intéressant, je dois dire.、Euh, c'est pas, c'est pas du grand Amnite Shyamalan comme on l'a vu dans le sixième sens quand on l'a vu dans Seine, quand on l'a vu dans The Others. Mais c'est un bon film intéressant. Ça ferait quasiment le court-métrage, l a 75 minutes, là.、Ben、mais le... bon. Mais c'est un film intéressant. Ou un, un épisode de télésérie, Oui,、ouais, ou pratiquement. e、euh, écoute, il、euh, y a un autre film que j'ai écouté le week-end dernier, que j'avais depuis un bout de temps, que j'avais e n pas eu l'occasion d'écouter. C'est un film qui date de 2010, qui s'appelle I Sell the Dead, qui met en vedette, entre autres, Dominic m a r a g a n que l'on a reconnu en tant que Charlie dans la série Lost. T'as suivi Lost? Non, j'ai e n pas suivi. J'étais tout、bon, perdu, moi, là-dedans. D'accord. Donc,、euh, ceux qui connaissent la série Lost, c'était le musicien qui était、euh, junkie au début. Euh, on l'a vu dans aussi.、Euh, dans quelle autre série Dans un petit peu. Dans, dans, dans, dans, que je puisse vous le dire, là.、Euh, dans, dans, ben oui, dans Seigneur des Anneaux, évidemment. Il fait quoi、euh, Il fait. Ah、euh, oui, oui, oui, il、euh, fait un des p e t x Hobbits. Il fait Sam, je crois. Non, non, il fait un des, des, des deux Hobbits. Ben,、euh... ben c'est ça, Sam, c'est un Hobbit. Ben oui, je parle des deux autres, là. Il... Ben, c'est. Non, il fait pas. Oui, il fait oui, Sam. Oui, oui, oui. Je pense qu'il fait ça. Non, non. c'est, non, Sam, Sam Gamji, c'est le chum à... Ben, en tout cas, c'est un des hobbits. Oh, c'est un des hobbits. e Bon. Oh, je sais qui, à cette h e u r e C'est une comédie d'horreur. C'est super bon. C'est juste en anglais, par contre. C'est pas en français, mais bon, je pense que c'est mieux comme ça.、Euh, ça raconte, c'est dans l'époque très victorienne, très gothique des années、euh, du 19e siècle. Dans un Angleterre qui est très, évidemment, tyrannisé encore par、euh, tout ce qui est les restants de monarchie et ainsi de suite, il y a beaucoup de, il y a deux classes sociales, les très riches et les très pauvres. Il doit y avoir des vampires là-dedans, hein. Ben, en fait, oui, il y en a. Le truc, c'est de, pour gagner leur vie, les deux associés décident de dire, bon, ben, on d é t r u s s e des cadavres, on déterre des cadavres et ainsi de suite, pis on vend les corps. Ben là, le titre, I sell the dead. Parce que, bon, à l'époque, il y avait des médecins qui les achetaient pour faire des expériences un peu à la Victor Frankenstein. Mais ça ne v i e n t pas comme ils veulent. Savaient pas comme ils veulent parce qu'ils sont confrontés à quelques éléments un peu paranormaux. Il、oh. euh, y a quelques Je bons. Ça se p a s s pas mon corps,、là. Ben, en fait, c'est que oui, il y a du vampirisme là-dedans, il y a du、euh, zombie, il y a toutes sortes de trucs.、Euh, les images sont vraiment évocatrices des vieux films des années 50 d'horreur. C'est très, très dark, c'est très gothique. Il y a quelques bons gags bien placés à travers ça. C'est un très bon film. I Sell the Dead, c'est un film qui a été fait、euh, par Glenn McWade. Je le recommande énormément. Et on retrouve principalement dans ç a d o m i n i q u e Monaghan et Ron p e r l m a n qu'on qu connaît bien, qui jouent encore un peu comme dans、euh, the, euh, the Name of the Rose, un, un moine. Il incarne bien le rôle des, de moine, je trouve, là, pis, mais c'est un peu un inquisiteur là-dedans. Donc, c'est un excellent film. À voir dans les films qui sont,、euh, bon, il y a、euh, ça, le Dernier chapitre, le Salt 3D, le final chapter, j'ai pas encore écouté. Moi non plus? Ben, en fait, oui, je l'ai écouté, mais,、euh, je me suis un petit peu endormi dessus. Euh, donc, il、euh, va falloir que je les réécoute. a p r è s ma b a s e c e s t c o r r e c t mais bon, peut-être sans plus, là. À un moment donné, il va falloir q u i l a r r ê t e de faire、ouais. des. c'est comme le septième, là, dans le fond.、Euh, c'est le sixième, je pense. Six ou sept, Six ou, trois ou trois. sept, ouais, t'as raison, non, je vais t t e n d r un petit peu, je l'ai marqué ici. e、euh, septième chapitre, Sinistros, effectivement. e Il y a un film qui sortait, euh, le 3 mars,、euh, qui s'appelle Los Angeles,、euh, Battle Los Angeles. C'est un film d'invasion de Alien. J'sais, j u i s allé voir les previews,、euh, ça a l'air vraiment h â t Ça a l'air vraiment h â t ça a l'air vraiment destroy. Euh, ce qui paraît cette année, il va y avoir beaucoup de films qui vont être axés sur、euh, l'invasion extraterrestre. Bon.、Euh, moi, j'aime beaucoup ça. o、oh, u Je trouve ça、oui. vraiment cool. Celui-là a l'air de vraiment être mon goal, l e、euh, genre des... Tant des... qu'à voir la fin du monde, tu r e m r e n d s des a v o i r s avec nos chums extraterrestres. Ben, euh, c'est à voir si c'est tes chums, là.、Oh, c'est dépa... pas grave,、ça. Dépendant ceux qui se présenteront les premiers, là, Tu le verras.、Oh, dans ma tête, c'est mes chums, l、oui. Ben, ouais, c'est ça, dans ta tête, effectivement. il <rire>、euh, y a le film The Eagle. Qui, euh, qui est en salle、ouais, présentement. c、euh, e ça, ça j'ai hâte de voir ça. Ouais,、euh, pour les amateurs de films é p i q u e l e n fait, le titre italien serait Peplum. Peplum. Ouais, des films qui traitent de la r o m antique. ça, ça sonne mieux que Eagle, finalement. Non, le genre de film serait Peplum, mais non pas le titre. OK. Le genre de film、euh, de la r o m antique et de tout ce qui、euh, de cette époque-là, ce sont des Peplum en Italie. OK. Ça, le film, c'est vraiment des Eagles. Euh, il y a quelque chose d'intéressant pour les amateurs de Malor, c'est que le 15 mars, c'est-à-dire mardi prochain, il y a le DVD de c a n n i b a l Corpse Global Evisceration qui sera disponible, qui, vous allez voir aussi, s s o n en fait, allez sur le site de réanimation, h、euh, ad.com, vous allez pouvoir avoir le lien pour aller voir les extraits. Il y a quelques clics qui sont intéressants, c'est super drôle parce que,、oh, <rire> Je n e sais plus dans quel,、euh, Dans quelle ville américaine, Cannibal Corpse dé débarque pour un concert, mais l s sont accueillis par le référent Jackson. Oui. <rire> non, c'est, ça se passe assez bien. Ça se passe assez bien, mais c'est vraiment voir le parallèle entre les deux, pis là, tu vois Cannibal Corpse dans le simple appareil, pis on l'a vraiment d'une gang de bons gars, finalement. Là, Jesse、tain. Jackson, vraiment? Oh, oh, oui, oui, oui, oui, Viens, viens exprès. Ben, en fait, je sais pas s'il vient dans l e n t r e dans l'extrait, je sais pas s'il si attendait la venue, là, mais, Il est là, pis, u tu sais, il y regarde débarquer, pis u il décide d'aller les voir, là, tu sais. Ben, ça se passe assez cool, là, je dirais, tu sais. Donc, c'est pas mal ça, côté cinéma. On va continuer,、euh, musicalement par là-dessus. Avec le、quoi? karaoké, ici, à côté. Ben, on aura peut-être pas le choix, effectivement. <rire> on entend plus ça que notre musique, là. Ben, en fait, ici. Euh, donc, euh, on va continuer avec, e、euh, u ben, du death metal. Ben, ben À défaut d'avoir d'autres choses, j'aime mieux du death, là, le de karaoké à côté, <rire> finalement. Vous, vous êtes bien bon. Oui. <rire> Ben, de toute façon, que t aimes ça que t a i m e s pas ça, je m'en fous, je vais le passer pareil. Ben, correct. On va commencer avec la formation Cannibal Corpse. Pis, ben oui, il tu... y a d o n c ça tant qu'on en p a r l e r Ben、ouais. oui, la suite dans les idées.、Oui. Avec Jesse Jackson au vocal. Mais, je ne sais pas, ça, sera peut drôle, <rire> ça serait peut-être drôle. Je sais pas comment ils、ouais. chantent, mais. Oh là là là. Ils chantent peut-être <rire> pas de même. <rire> Écoute, ça veut pas dire, euh, George, euh, George Fisher, je sais, il parle pas comme, i euh, euh, euh, o euh, euh, euh, euh, euh, Spawn, euh, s t a euh, euh, euh, euh, euh, euh, e n h euh, euh, euh, e u d euh, euh, s p euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, e u r euh, euh, e e u d euh, euh, euh, euh, euh, e a h euh, euh, e b h euh, euh, e g h t now, go! s a it a De découvrir les betteraves hurlantes et ils capotent ben raides. Les betteraves hurlantes, c'est de la musique dynamique, des chroniques déjantées, des animateurs aux voix suaves et des légumes. Les betteraves hurlantes, les mardis de 16h à 18h, ont rediffusion les samedis de 16h à 18h à, à C'est Fou 89.1 FM!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 Samedi le 19 mars à 20h, le centre culturel Pauline-Julienne de Trois-Rivières présente le BioBazar Bazar, un spectacle multidisciplinaire regroupant musique électro, trance, jazz, performances d'impro musicales, projections vidéo et captations live.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 Le vestibule Samedi 21h Myspace.com, p a r o b l i q u e vestibule. Dans l e c u l les artistes i n c o m p r i t r e q u a t r e v i n g t u n Un. Un.、Ah, un. Un. Un. Un. Un. Un. o n Un. u Vite, vite, vite, ça va trop vite, ça va trop vite,、euh, juste avant la pause publicitaire, on a entendu, effectivement, non pas la pièce au complète, e、euh, Dad's p a u n d e désincarnate, parce que le temps nous presse énormément, mais quand même une, un bon extrait. On se reprendra, mon cher Johan, juste auparavant. Neuraxis, c'est la pièce sinister. Tiens, encore un autre de tes cousins éloignés? Oui. Euh, t i r é de l'album As y l u m d e r n i e r album sur Prosthetic Record, pardon. The Side e t la pièce éponyme du dernier album aussi, To Hell with God, qui p est paru en 2011 sur Metal Mind.、Euh, Cannibal Corp. Je te dis u Metal Mind, moi. ça、oui, t'envoies de ce qui donne bien, là. Je sais pas, l e sais pas. Century Media, désolé. e、euh, t on a ouvert avec Calable c o r p s c'est la pièce de Sun c i t i f i e d t i r é e d'album de r e t c h e t s p a u n 2004 sur Metal Blade. La semaine prochaine, moi, je vous présente de quoi qui est absolument hallucinant.、Ah, oui, c'est、oui, oui. chaotique au maximum. C'est Tyrants of Death. Oui, tout ça, vous n'aimerez pas, finalement. Ah,、oh, euh, c'est complètement disjoncté. C'est un artiste t orontois qui fait tous les instruments. C'est un mélange de d e a t h b r u t a l avec l'industriel. Industriel,、euh, complètement marteau. Euh, c'est pratiquement... Enclume. Oui, enclume. e f f e c t i v e m e n t J'irais même jusqu'à...、Euh, Marteau-piqueur, marteau-piril. Ou, oui, ou tournevis. Non, tournevis est pas si violent.、Euh, c'est pratiquement in tout instrumental. Nous avons quelques samplings de voix qu'il y a à l'intérieur, mais vous en croirez pas、oh, aux、ouais, oreilles. Donc, je vous présente ça. Et à l'instant, Sinistros va nous présenter le dernier album de la soirée pour clore cette <rire> édition <rire> de la soirée. Tu le p r o n o n c e pas, hein? <rire> non, pis u je le prononcerai jamais. d a i l l e u r pas t'es q u couler j a m s <rire> eh bien, c'est le nouvel album de d i a p o c a Laptation Writer, formation allemande、euh, qui a vu le jour en 1995.、Euh, le nouvel album Moral and One Sin、euh, qui marque un retour、euh, à ce qu'il nous avait laissé、euh, en 2006 avec Riders on the Storm. Parce qu'en 2008, ils avaient sorti un e i p p i d'Erweg et Licht qui m'avait profondément euh, déçu. déçu. Euh, on dirait qu'ils ont voulu aller vers un côté un peu plus、euh, glam, mettons. Plus à la mode, <rire>、euh, mais c'était à la mode de. De, de, de、bon. pas chez vous. Non.、Euh, ils ont plusieurs albums à leur actif.、Euh, le premier étant Soft and Stronger en 1997,、euh, le e p p i e Gengis Khan en 1998. Allegro Barbaro en 1999, qui est un excellent album. All You Need is Love, petit clin d'œil aux Beatles. Arrête o n c h e En 2000, Have a Nice Trip en 2003, Samurai en 2004, qui est leur meilleur album à ce jour. Riders on the Storm, petit clin d'œil à The Doors. Arrête donc, hein. En、encore. 2006, d e r w e g et Licht en 2008, qui sont. Vous pouvez vous les procurer, mais laissez faire, ça ne vaut pas à peine. Moral and Wansin, e u nouvel album,、euh, qui marque le, le, le, l a r r i v é e d'un nouveau guitariste,、euh, parce que Lict、euh, faisait place à une, une guitariste qui s'appelait Lady Catman, qui faisait place à p e t e r o n e y qui était là depuis le début du band.、Mm -hmm. euh, ça ça n'a pas marché avec Lady Catman, alors、non. ils ont un nouveau guitariste qui s'appelle Eddie. Euh, The Apocalypse Writer est formé de Fuchs、euh, à la voix, qui était à la guitare avant, avant cet album. Il y a Eddie à la guitare, Volkman à la basse, Dr. Pest au clavier et Sir J à la batterie.、Euh, dernier album qui est sur, sorti sur Nuclear Blast,、euh, qui marque le retour aussi des petits côtés folkloriques et un petit côté、euh, un peu plus.、Euh, Flailler, jazzy des bouts avec du, de la trompette et des trucs comme ça.、Mm -hmm. C'est vraiment intéressant.、Euh, Je pense que ça va rentrer dans les top,、euh, top réanimations de 2011. Eh bien, allons nous en faire une opinion.、Euh, on, on a les cinq premières pièces qui ont une durée totale de 17 minutes 50. On va commencer avec la pièce Dee Bolton et on revient un peu plus tard. Tout à fait, ce q t i est un fiction writer avec l'album、euh, Moral and One Sin. Ngao! Mauvaise chose à une fin, en fin de compte. Effectivement. Et c'est fort heureux pour nous. Hey, à、euh, venir jusqu'à c o m a i n t e n a n t Comment tu trouves?、Euh, je Chaud 5 t C'est vraiment spécial. C'est、oui. vraiment bon. Oui, j'aime beaucoup. C'est le petit côté dans le métal que j'aime et、euh, que plus de bandes s t en train de, de, de développer. tu sais, Comme tu as, as mis les c a s h e s tu as、euh, euh, euh, avoir, des bandes、hein? comme ça, tu sais, donner comme des. des des sonorités différentes,、euh, tu s oser aller, euh, euh, outrepasser les limites standards o u i les balises qui sont prédéfinies, les,、euh, aller au-delà de ça, pis d'aller chercher des, vraiment des sonorités qui sont, sont très,、euh, world, à quelque part. Ben, c'est cool, moi, je t r o u v e ça b e je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, j Euh, des bandes qui rendent des côtés jazzy, ou des côtés plus progressifs, ou des, o、ouais. euh, oh, c'est cool, u a i s pas c o on Ça fait, bon, ça. ça fait une coloration qui est intéressante, pis différente. Ben, différente, c'est ça.、Mm. La semaine prochaine, je pense qu'on va vous présenter un album、euh, d'un band, soi-disant All-Star Band, mais on sait pas c'est qui. Euh, L'album, le, le band s'appelle Ghost. Oui, effectivement. Si vous êtes des amateurs de Merciful Fate、ah, avec un côté encore plus prog, vous,、ouais. allez, vous allez triper pendant l'année. Ah oui, c'est vraiment、euh, un très bon album. Ouais, la semaine prochaine, on vous présente on ça. On dit à Star Band parce qu'on n'a aucune idée q u i l j o u e dedans. Oui, mais on n'a pas dévoilé. C'est qu volontaire et, et, que ce soit comme ça. Peut-être、euh, se dévoileront-ils un jour, mais à venir jusqu'à maintenant,、euh, c'est、euh, un seul et unique album. Mais quel album, mes amis? Oui. Alors, vous avez entendu、euh, The a p o c a l y p t i c Writer, l'album Moral o n w e n t e d avec les pièces、euh, Amber, o d e u r Emboss,、uh, Gib Dear i n et Dee b o l t o n On va se quitter avec、euh, la pièce numéro 4. Si on a le temps, aussi avec la pièce numéro 6, mais j'en doute! C'est avec,、euh, on se termine,、euh, cette petite émission,、euh, rigolote de réanimation. Émission de fantaisie et de. Oui,、euh, l émission de variété. Voilà. Euh, euh, avec la pièce d'Erge Hortnitz,、euh, qui est disponible sur,、euh, L'album Moral and One Sin de The Apocalypse of the s i n r a i t e r séparé sur Nuclear Blast、mm -hmm. le 25 février dernier. Alors.、Euh, Très bon album. b e n allez demander à Pierre, c h e z m e t a l p u n k je suis trop mal sûr, il est capable de vous avoir ça. Il ne va r i t pas avoir trop de problèmes. Pierre peut avoir à peu près n'importe quoi et même ce que vous n'imaginez pas exister. Ça, on ne va pas le savoir. Non. Donc,、euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de réanimation. N'oubliez pas que la semaine prochaine,、euh, Sinistros vous présentera l'album de Ghost et moi celui de Tyrant of Death, d a n k Workspace. vous allez、euh, probablement avoir de grands ulcères, de gros ulcères d'estomac après cette écoute. Et c'est le but. On se revoit la semaine prochaine et allez tous vous faire foutre.、Et、go!